À votre émission de métal progressif, la brique et le fanal. La brique et le fanal. ご覧になって e す。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 Ce soir, une fois de plus, je vous ai concocté une émission très diversifiée. Au cours des 120 prochaines minutes, on va entendre, entre autres, Pagan's Mind, Vanden Plass, Eye o n Fire, Rage Cathédral, e Andromeda, Amorphis Testament, Exodus Epica et le John Oliver's Pain. Donc, un excellent programme en perspective pour les amateurs de métal à tendance progressive et mélodique. t On u suite, t de o va commencer l'émission en force avec trois formations de power metal. Dans un moment, on va entendre les vétérans i c e Earth et les nouveaux venus canadiens s t r i k e r Mais d'abord, on débute avec Judas Priest, Painkiller. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou! 89 ans.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 Juste avant, on a entendu un groupe de vétérans de la Floride, Iced Earth, avec la pièce Divide Devour, qu'on retrouve sur leur dernier album studio, The Crucible of Men, Something Wicked Part 2, paru il y a deux ans à l'automne 2008. Le guitariste de Iced Earth, John Schaeffer, a fait paraître un nouvel album, aujourd'hui même en magasin, avec un nouveau projet musical du nom de Sounds of Liberty.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 On va maintenant poursuivre avec du matériel relativement récent. Dans un moment, on va entendre Eye on Fire et Cathédral e avec un extrait de leur fantastique dernier album The Guessing Game. Mais tout de suite, on écoute un extrait du très bon nouvel album des Allemands The Rage. Strings to a Web. La pièce Savior of the Dead. À l'entrée de la radio danseuse de Soirière. La seule station à diffuser du métal à Soirière. C'est coup de 89 ans.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 s o m t i m e s I tell t h s misery The time, see the hours passing by. Your castle is your golden dream. Living a lie with your book, Queen. Possessions on your shallow mind. Plastic goods you'll leave behind. Human by your garden, h o m e Your beneath their thrones you cathédrale, avec la pièce de Running Man, tirée de leur fantastique dernier album de Guessing Game, qui est paru au printemps et qui est jusqu'à maintenant mon album préféré de 2010. Juste avant, on a entendu le trio américain Eye on Fire, avec la pièce Fire, Flood and Plague, tirée de leur dernier très bon disque Snakes for the Divine, Eye on Fire, qui sont au Heavy MTL et qui vont donner une prestation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 On va maintenant、euh, prendre un virage métal progressif et symphonique. Dans un moment, on va entendre Epica et le John Oliver's Pain. Mais tout de suite, on écoute、euh, Vanden Plass avec la pièce Frequency qui ouvre leur tout nouvel album de Seraphic Clockwork sur les ondes de la radio campus de Trois-Rivières. La seule station à faire tourner du vrai métal en Mauricie, c'est Fou 89.1. the deed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 Epica, avec la pièce Martyr of the Free World, tirée de leur excellent dernier album Design Your Universe, paru l'automne dernier. Epica seront de retour à Montréal le dimanche 21 novembre. Ne manquez pas ça parce qu'ils sont tout à fait excellents en concert. En janvier dernier, ils affichaient complet. Juste avant, on a entendu le John Oliver's Pain avec la pièce Afterglow qu'on retrouve sur leur dernier album Festival qui est paru plus tôt cette année. Au début du b l o c on a écouté Vanden Plass avec la pièce Frequency qui ouvre leur dernier et bon album de Seraphic Clockwork qui est paru il y a quelques semaines. Vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de C'est Fou consacrée au métal mélodique, au métal progressif ainsi qu'au power metal. C'est Michel p e qui vous accompagne en musique jusqu'à 21h. e e u r s On va poursuivre dans le métal progressif. Dans un moment, on va entendre les Suédois de Andromeda et les Norvégiens de Pagan's Mind. Mais tout de suite!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 De Pagan's Mind avec la longue pièce en deux parties Back to the Magic of Childhood, Conception and Exploring Life, c'est tiré de leur deuxième album Celestial Entrance de 2003. Juste avant, on a entendu les Suédois de Andromeda avec la pièce de Words Unspoken qui ouvre leur premier album Extension of the Wish de 2001. Au début du bloc, on a entendu les Finlandais de Amorphis avec la pièce Towards and Against tirée de leur avant-dernier album Silent Waters de 2007. Vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de C'est Fou consacrée au métal mélodique, au métal progressif ainsi qu'au power metal. C'est Michel Proux qui vous accompagne en musique jusqu'à 21h. On va maintenant poursuivre avec du matériel plus musclé. Dans un moment, on va entendre les Stolen Babies et Isan. Mais tout de suite, on écoute une formation qui sera à Montréal le mercredi 4 août prochain. Cynique sur les ondes de la radio des mélomanes de Trois-Rivières, C'est Fou 89h.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 C'est fou, ça. Musicien. Zan, avec la pièce On the Shores, tirée de son excellent dernier album After, paru au début de cette année. Juste avant, on a entendu Les Stolen Babies, avec la pièce Mind Your Eyes, qu'on retrouve sur leur seul et unique album There Be Squibbles Ahead, qui est paru il y a quatre ans en 2006. Au début du bloc, on a entendu le Quatuor Cynique. De la Floride avec la pièce Evolutionary Sleeper qu'on retrouve sur leur dernier album Trace qui est paru à la fin de l'année 2009. Ils seront en concert à Montréal le mercredi 4 août prochain au café campus de la rue Prince Arthur-West avec les formations Intronote et Disrythmia. h Les billets sont en vente sur le réseau admissions. Vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de C'est Fou consacrée au métal mélodique, au métal progressif ainsi qu'au power metal. C'est Michel Proux qui vous accompagne en musique jusqu'à 21 heures. On va maintenant poursuivre dans le m e t a l trash avec trois formations de vétérans du genre. Dans un moment, on va entendre Overkill et Exodus avec du nouveau matériel. Mais tout de suite, on écoute Testament. Avec une pièce tirée d'un de leurs très bons, très bons albums t h e Gathering, la pièce Careful What You Wish For, sur les ondes de la radio Campus. La seule station à faire tourner du vrai métal à Trois-Rivières, c'est Fou 89A. <t 'en> <t 'en> Exodus, avec la pièce Class Dismissed, Hate Primer, tirée de leur tout nouvel album Exhibit B, The Human Condition, paru au début de cet été. Exodus seront de retour à Montréal pour un concert le mercredi 25 août au Foufoune électrique. Ils seront accompagnés des formations Holy Grail et la curieusement nommée b u n d e d by Blood. Les billets sont en vente sur le réseau admission. s Juste avant, on a entendu Overkill avec la pièce Bring Me the Night qu'on retrouve sur leur excellent dernier album Iron Bond paru au début de cette année. Overkill qui ont eux aussi joué au f o u f o u n électrique et qui ont donné un concert absolument fantastique à l i m p é r i a l de Québec en avril. Au début du b l o c on a entendu Testament avec Careful What You Wish For tiré d'un de leurs、euh, meilleurs albums t h e Gathering de 1999. Testament seront eux aussi au Heavy MTL en fin de semaine et qui vont donner une prestation、euh, samedi en fin de journée、euh, qui va, j'en suis convaincu, être excellente. L'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi et pour la brique e le fanal. Ce sont les choix de l'enfer qui vont suivre dans quelques minutes. Je vous laisse avec une dernière pièce tirée du dernier et excellent album d'un des groupes qui va être en vedette au, du Heavy MTL samedi soir, Slayer, avec la pièce Beauty t h r o u g h Order de World Painted Blood. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et un très bon festival à ceux qui vont s'y rendre. Je vous donne rendez-vous à 19h mardi prochain pour une autre émission La Brique et le Fanal. N'oubliez pas Rock Classique vendredi à midi pile avec Alain Lefebvre puisqu'il va vous présenter un spécial métal. Bonne semaine!